Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto. Émission du 26 mai 2015. Luc d e s o r m a u x au micro. J'espère que vous allez bien. Et ce soir, ne sommes pas trois, mais bien. Quatre, car nous avons un nouveau collaborateur que je vais vous présenter, là, mais je vais, je vais garder le suspense, je vais présenter les autres avant. Donc,、euh, les autres, vous les connaissez déjà, c'est Martin Sagala. Salut Martin. Oui, salut Luc. Ça, ça va. fier d'être un autre. Je <rire> suis fier d'être un autre. Et puis Jean-François Beaulieu, salut Jean-François. Salut, ça va bien. Ça va bien toi? Oui, très bien. Et puis, notre nouveau collaborateur qui va venir jaser u、euh, n i v e r s de la voiture électrique, j'ai nommé Martin Archambault. Salut Martin. Salut vous autres, ça va bien? Ça, ça va bien toi? Très bien, merci. Martin qui、oui. va venir remplacer Simon-Pierre que vous aviez appris à connaître sur le podcast.、Euh, donc ce soir, Martin vient faire son, son baptême du feu.、Euh, donc on va essayer de ne pas trop le maganer parce que vous, vous nous connaissez. On, on va essayer de, de, de le rentrer tranquillement dans, dans la famille. Donc bienvenue à toi, Martin. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est super gentil. On, on va parler voiture é l e c t r i q u e Justement, aujourd'hui, on t'a fait venir parce qu'on va. Parler voiture électrique. Tu vas venir nous, faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé dans le monde, le merveilleux monde de la voiture électrique depuis les dernières semaines. Pis u on va parler aussi d'une, un, annonce que le maire Coder a faite aujourd'hui. Donc, on va passer à travers ça,、euh, pour l'émission d'aujourd'hui.、Euh, fait que, vas-y fort. Commence, commence avec tes sujets pis u on va embarquer dans, d a conversation, là, dépendant de ce que tu vas nous dire. <rire> C'est bon. Ben, écoutez,、euh... L'univers du véhicule électrique, c'est quelque chose avec beaucoup de, de rebondissements et de nouveautés, autant au Québec qu'à l'échelle nationale et internationale. Je pense qu'au Canada, cette semaine, le, le gros événement, c'est、euh, l'événement EV 2015, qui est euh, euh, ni plus ni moins qu'un、euh, rassemblement de, de gens qui vont discuter avec des conférences. Ça se passe à Halifax et、euh, c'est organisé par Mobilité Électrique Canada. Donc, ce n'est que des maniaques de transport électrique qui,、euh, qui se rencontrent, qui font un congrès et qui échangent et qui assistent à beaucoup de conférences. C'est très, très, très, très riche comme conférence. Les sujets sont variés toujours dans, dans l'univers de l'électromobilité. Pour vous donner une idée、euh, du genre de, de discussion qu'il y a là-bas,、euh, euh, ça se passe lundi, mardi, mercredi. Donc, hier, lundi, on avait, e、euh, n ouverture des conférences sur le, le stockage, pardon, et les technologies de stockage d'énergie.、Euh, il y avait donc des,、euh, des, gens de GM, des gens qui parlaient de, de, nouvelles technologies de stockage. Donc, que ce soit des experts d'Hydro-Québec qui avaient des essais de, au feu de blocs batterie pour véhicules électriques. On avait tout un volet sur les avancées en i n f r a s t r u c t u r e et en e x p é r i e n c e u t i l i s a t e u r pour les infrastructures de recharge. C'était animé par France Lampron, qui est directrice chez Hydro-Québec, qui s'occupe principalement de l'électrification des transports. Donc, on parlait de recharge rapide, de, de comment utiliser les technologies mobiles pour les véhicules électriques, les expériences clients chez les concessionnaires, les performances des véhicules électriques au Canada, avec une analyse de 5 millions de kilomètres parcourus à moins 38 degrés Celsius, les amis.、Euh, souvent, on sait que c'est un peu ça qui fait peur aux gens par ici, là, la, la température et comment vont se comporter les véhicules électriques. Donc, c'est、mm -hmm. euh, le genre de conférence qu'on avait hier.、Euh, ça se poursuivait aujourd'hui. Euh, avec d'autres sujets assez intéressants. Le, le, le premier grand thème étant le progrès en ingénierie des véhicules électriques. Donc, que ce soit pour les, les voitures ou les autobus scolaires, par exemple. Et on avait tout un segment sur les services publics intelligents. Euh, on parle principalement、euh, de projets d'échange d'énergie véhicules réseau électrique ou、euh, véhicules maison, là, ce qu'on appelle、euh, V2G ou V2H, véhicules、euh, to grid ou véhicules to home. Donc,、euh, utiliser le véhicule pour retourner de l'énergie à la maison, soit en cas de panne ou、euh, en, de façon à se redonner de l'énergie dans des périodes où l'électricité coûte moins cher. C'est très populaire dans. Les pays où les é l c c t t r i i é l e tarifs d'électricité sont modulés en fonction de l'heure du jour. Donc, tu te recharges quand l'électricité ne coûte pas cher et tu te la redonnes au moment où elle coûte cher. fait que tu consommes l'énergie de ton, ton véhicule qui ne t'a pas coûté cher plutôt que d e prendre de, du réseau. C'est des technologies de plus en plus populaires dans certains pays. a、ouais, u x États-Unis, ils font ça beaucoup. Il y a des, des gens qui, qui se bâtissent carrément des, e、euh, des espèces de fermes à panneaux solaires. Ouais, ouais, ouais. Puis revendent l'électricité,、euh, aux, aux, aux, compagnies d'électricité, finalement, ce que, ce qu'on peut pas faire au, au Québec, l Hydro-Québec、ouais. vous rachètera pas votre électricité. Ils en produisent déjà trop. <rire> mais aux États-Unis, ça se fait. Mais c'est, c'est aussi,、euh, je te dirais le, le, le principe derrière euh, les, euh, les modules Tesla qui ont été annoncés、euh, il y a quelques semaines, là,、mm -hmm. euh, qui servent à, c'est des batteries qui servent à stocker de l'énergie pour être capable de, de l'utiliser,、euh, à la maison, là. Donc, t'alimenter avec,、euh, cette batterie-là. Ben, là, au, au lieu d'être une batterie qui est accrochée au mur, c'est ton véhicule qui est déjà accroché au réseau électrique de ta maison par le connecteur de recharge. Donc, pourquoi Pourquoi utiliser ce câble-là juste pour envoyer de l'énergie dans la batterie quand on pourrait l'utiliser pour reprendre l'énergie de la batterie puis d e la redonner à la maison dans certaines circonstances? Ça fait que C'est un peu l'approche. En décembre dernier, j'étais à l'usine de Nissan Yokohama au Japon et eux utilisent beaucoup, beaucoup cette technologie-là parce qu'ils ont beaucoup de tremblements de terre puis d'éléments qui font en sorte qu'ils ont des pannes électriques. Alors, ils ont des chargeurs pour les véhicules électriques. Qui sont、euh, faites pour、euh, fonctionner dans les deux sens, pour recharger en temps normal et pour redonner de l'énergie à la maison en cas de panne électrique. C'est un peu le principe derrière tout ça. OK, c'est une bonne idée. Ben oui, c'est pas fou. Puis、euh, dans, quand ça te coûte deux, trois, quatre fois le prix à certains moments, ben ces endroits-là sont bien contents d'être capables d'utiliser cette technologie-là. Donc cette confé ces conférences-là, ben ça se passe au moment où on se parle à Halifax, ça continue demain. Euh, L'Association des véhicules électriques du Québec, l'AVEC,、euh, dont je fais partie,、euh, est sur place. Tu parlais de Simon-Pierre tantôt. Il est là, il est sur place, il assiste aux conférences. Donc, on a beaucoup d'informations qui nous、euh, parviennent de lui、euh, en temps réel. Vous connaissez Simon-Pierre. Donc,、euh, on se fait、euh, texter, e-mailer, on reçoit d'informations. C'est pas mal l e fun. Il y a une belle nouvelle qui émane de là en passant, puis,、euh, je me permets de vous en parler maintenant. Il, il, lors de l'événement, il y a toujours les Dealership Awards qui sont des prix qui sont remis aux concessionnaires automobiles qui oeuvrent dans le domaine du véhicule électrique.、Mm -hmm. Et puis, on a su aujourd'hui que Bourgeois, le concessionnaire Chevrolet Bourgeois, A gagné pour une deuxième année de suite le Leading Plug-in Hybrid Electric Vehicle Dealership Award, qui est un prix、euh, pour tous les concessionnaires du Québec, de l'Ontario, et de la Colombie-Britannique. Donc, on parle des trois provinces à peu près où 99% des auto-électriques s au Canada se retrouvent. C'est ça. C'est les <rire> seules provinces qui ont des subventions ça, Exactement, pense, ouais, ouais, souvent ça. ça marche comme ça. Ben, je, vraiment... je, je, je verrais mal l'Alberta avoir、ouais, des subventions pour les véhicules électriques vu、ouais. qu'ils vivent de... <rire> du gaz.、Et、effectivement, ça,、ouais. ça serait un peu étrange.、Ouais. Donc, ils ont gagné pour une deuxième année、euh, consécutive, donc c'est pas mal le fun. Euh, à titre d'exemple, de, on se rappelle que c'est eux, entre autres, qui,、euh, avaient sur une base volontaire, commencé à importer des,、euh, Chevrolet Spark usagés des États-Unis pour être c a p a b l e de les vendre ici parce que aller jusqu'à il n'y a pas longtemps, puis je vais en parler tantôt, l a Spark n'était pas disponible、euh, au Québec, mais, e、euh, u x avaient eu pris l prix l'initiative d'en importer puis d'en vendre, C'est à peu près les seuls qui faisaient ça.、Ouais. Donc, c'est une belle nouvelle, c'est une belle,、euh, belle, retombée comme quoi on est capable de se distinguer,、euh, dans ces、euh, secteurs-là aussi. Oui, c'est très bien. Puis Bourgeois,、euh, c'est le, le, le concessionnaire de Rodin.、Oui. Euh, c'est grâce à eux que j'avais réussi à faire, faire l'essai de la Spark.、Euh, tu avais dit quoi, Martin Juste à côté de chez moi. Juste pas, l o u a i n pas loin de chez toi, justement. Mais ça, c'est grâce à eux. C'est eux qui m'avaient prêté une Spark électrique qui m'avait permis de faire,、euh, faire un, un essai de, oh ma foi, plus d'une semaine. Fait que, non, c'est très bien. Félicitations à eux. Ils travaillent, ils travaillent très fort. C'est un c o n c e s s i o n a n t C'est des gens qui croient à ça, le véhicule électrique dans ce coin-là. Oui, ça, oui, ça oui.、Apparaît. Ils font beaucoup de place. Puis、euh, en contrepartie à l'AVEC et d'autres associations là, qui œuvrent、euh, dans le domaine de l'électromobilité, on l e u r fait beaucoup de place parce que c'est un marché qui est petit. Puis、euh, on est encore à l'étape où、euh, on, on se serre les coudes et on s'entraide. Donc、euh, on est bien content pour eux autres、euh, que ça,、ouais. ça soit payant.、Euh, enfin, c'est un peu une reconnaissance puis c'est pas mal de fun pour eux autres. Oui,、ouais, c'est très bien. Je, je, quand j'étais allé chercher de la Spark, justement, j'avais rarement vu autant de Chevrolet v o l t sur le même terrain, à une même place. C'était vraiment、ah ouais. impressionnant. si、ouais. euh, ouais, vous cherchez une v o l t ou une Spark, c'est une bonne place où aller. peux en poser. <rire> yes! Dans un autre ordre d'idée,、euh, on a、euh, parlé un petit bout de temps de, des autobus électriques e-Lyon、euh, e euh, qui sont fabriqués au Québec. Eh b e n on a eu l'annonce par、euh, le député、euh, de Beau Sud, de Robert Dutille,、euh, qu'il y aurait des autobus e-Lyon、euh, e、utilisés、euh, au Québec,、euh, particulièrement en Beauce. Donc, il y a des, u、euh, deux autobus, si je ne me trompe pas, deux autobus scolaires, 100 électriques qui,、euh, vont qui, vont être livrés, qui vont commencer à être utilisés pour le transport d'écoliers.、Euh, on voit de plus en plus,、euh, pas juste par ici, là, aux États-Unis aussi, de, de, tests et d'essais,、euh, de véhicules pour du transport scolaire. C'est,、euh, u n mode qui est particulièrement adapté à la technologie actuelle dans le sens où le transport scolaire, c'est généralement sur une courte période de temps, sur des distances,、euh, De faible、Connu. à moyenne, je dirais, là. Donc. Des routes、euh, connues, c'est prévu. Ouais, f a t que t'es pas surpris, tu s a t e fais pas pogner que tu vas faire deux fois plus de chemin que prévu, puis tu restes pris pas d'autonomie. en plus, ben, tu sais, ça commence quoi, trois heures et demie, quelque chose du genre, puis à cinq heures et demie, c'est fini, tu sais. f a que c'est pas comme、euh, du taxi, par exemple, ou du transport、euh, par autobus.、Euh, Urbain, où l'autobus est en circulation de très tôt le matin à très tard le soir. Donc, on peut penser à ce qu'il y a plusieurs recharges ou de, de permutations d'autobus pour en charger une pendant que t en prends une autre. Alors que le transport scolaire, ben, tu pars avec chargé, tu fais ta run, tu reviens au garage, t'arplogues, puis ça va au lendemain. Donc, c'est particulièrement bien adapté. Alors, ça va commencer à être utilisé. Alors, c'est une très bonne nouvelle, puis espérons que c'est le genre de, de truc qui pourra faire boule de neige, d'autant plus Donc, euh, on a des belles entreprises d'ici、euh, qui euh, travaillent dans ce secteur-là et qui développent ces autobus-là ces technologies-là. Donc,、euh, c'est des retombées également au niveau économique là, pour、euh, les entreprises qui les fabriquent. C'est une bonne idée. On produit de l'électricité au, au Québec à, à tonnes. On est aussi bien de l'utiliser que la v e n t e à perte ailleurs. Hein, tout à fait, tout à fait. Si on en a trop,、euh, aussi bien de l'utiliser、euh, pour ça. Là, de toute、si、façon. o a nous、euh... augmenter de toute façon si on、si、ne la passe pas ailleurs. Oui,、ouais, mais de, de toute façon, je ne pense pas que. Tu sais, augmentation pour augmentation, on est aussi bête de l'utiliser. C'est ça.、Euh, -là que le plus, si on compense a r que ça nous coûte pour utiliser un, un kilomètre de, de transport électrique versus un kilomètre de transport à essence, c'est intéressant quand même là, pour、euh, les gens qui sont des adeptes de ces,、euh, ces types de véhicules-là.、Ouais. Ça m'amène à vous parler d'un autre petit sujet qui est peut-être un peu plus cocasse cette fois-là.、Euh, on On assiste, ce n'est pas ici, mais quand même, ça pourrait arriver ici. On assiste à une vague de vol s de batteries sur、euh, les Prius. C'est particulièrement présent sur la côte ouest américaine, dont San Francisco.、Euh, C'est assez particulier parce que le, le vol de batteries a augmenté de façon exponentielle dans les derniers mois. Il faut savoir que les batteries d'une Prius là, sont changées quelque chose comme aux 160 000-200 000 km. i l o è t r e s Euh, Puis qu'une nouvelle batterie neuve coûte à peu près 2500 US、euh, plus l'installation, alors qu'une batterie usagée sur le marché tourne autour de 900 Fait que, ça, pas besoin de vous dire que 2500 900 ça fait quand même une différence de presque 1500 C'est assez suffisant pour qu'un marché noir se crée et que les batteries se fassent voler.、Ouais. Fait que, c'est parti. c u l i e r Quand les véhicules ont ce stage-là, c'est plus parce que c'est des gens qui ont les moyens de les entretenir neufs non plus. Mais... Exactement. Exactement. puis,、euh, les batteries des Prius, e、euh, u faut savoir que ça fonctionne sur le 200 volts DC. Fait que c'est assez particulier. Les gens qui font ça, selon les, les experts, c'est des gens qui sont à la fois équipés et qui savent ce qu'ils font. Parce que tu pourrais facilement te taper et rester là. Tu, re tu retrouves une paire de souliers et un dentier en terre. Pis... <rire> c est, c est une paire <rire> de cutters et un dentier. Oui, c'est ça.、Ouais. Donc,、euh, ça pèse 150 livres à peu près, la batterie. Il y a un paquet de boulons. Tout ça. Normalement, un mécanicien en atelier met à peu près 20 minutes pour retirer la, la batterie là, dans des bonnes conditions. On peut penser que ces voleurs-là font ça un petit peu plus vite, mais.、Euh, scrape s p n t un peu le stock à l e n t o u r en faisant le job, là, ils vont pas proprement. o i、ouais, c'est Mais... ça, c'est pas vraiment leur, euh, ils, ils, ils, sont, ils sont pas vraiment inquiétés par le fait qu'ils peuvent scraper du stock à l e n t o u r Ben non, c'est、ouais. ça. Ouais, ouais. Fait que C'est un peu particulier, mais enfin, il faut vivre avec. Il faut savoir que c'est assez risqué d'acheter une batterie usagée comme ça. Un, on n'a aucune idée de la forme de la batterie, là, la forme de la santé, je devrais dire. Ouais,、si、elle donc, elle, elle déjà a déjà 200 000 k u i la v e n d e n pas. Exactement. p u i Sans s compter que tu n'as absolument pas de garantie. Donc,、euh, ce n'est pas conseillé de le faire. Mais l à pas du gain. Ils、bon, vont savoir où v e n i r la chercher, de toute façon, mais ils veulent la revendre. <rire> oui, <rire> c'est <c> sûr. <rire> Ouais. Euh... Mais il n'y a, a pas de numéro de série, il n'y a rien, il n'y a pas de manière de retrouver sur quelle voiture qui e s i n s t a l l é cette batterie-là. Il n'y a rien qui. qui bonne... J'aurais tendance à penser que oui, par contre, c'est comme le reste, j'imagine que ça doit être buriné. Ça, je ne le sais pas. C'est une bonne question. J'espère. Mais, mais bon, c'est quand même inquiétant. Mais c'est-tu. Il me semble que j'ai lu ça en diagonale. Il me semble que c'est une vague que les gens pensent que ça va passer un peu vite. Là, mais je ne sais pas si.、Euh... Je ne sais pas si c'est là pour rester. C'est vrai qu'en Californie, des Prius,、euh, il y en a 13 ouais, à 1 e Il y en pleut, c'est ça. Probablement qu'ils ont découvert. C'est peut-être la, la même gang qui ont découvert une méthode assez rapide de l'enlever et qui, qui exploitent ce créneau-là le temps que ça passe. Mais à un moment donné, j'imagine. Remarque que je n'ai pas vu ce qu'a de l'air le véhicule une fois que, que les bandits ont passé par là. là. Mais、euh, ça ne doit pas être je... une job propre. C'est comme.、Non. Non, ils doivent, ils doivent plus arracher qu'enlever que, que, qu、ouais, doucement. Ça ouais, Ça ne doit pas être tellement joli. Un sujet qu'on a infleuré tantôt il y a maintenant cinq concessionnaires accrédités au Québec pour la vente et les entretiens d'Aspark EV. Donc, ça fait, ça fait longtemps qu'on l'attend. Les cinq concessionnaires Chevrolet qui ont été accrédités c e s t Marlin Chevrolet à Québec, Gravel Chevrolet à l'île des Sœurs, Grenier Chevrolet à Terrebonne. West Island, Chevrolet à l o r t des ormeaux, et finalement, ils non t le moindre, Bourgeois, Chevrolet à Rodden, dont on a parlé tantôt. Oui, je, je suis content que Bourgeois l'ait eu parce que. Ça aurait je, bien été le bout qu'il ne l'ait pas. Non, j'aurais eu peur qu'il ne l'ait <rire> pas parce que GM n'était pas tellement content d'eux autres qui vendent la Spark sans autorisation. Là.、Euh, je ne suis pas sûr que Chevrolet、euh, lui, ouais. lui donnait des petits e tapes dans le dos en disant Ah, c'est super, c'est super, tu sais. J'ai comme l'impression qu'ils ont dû leur dire Regarde, tu vas en vendre, là, mais tu vas m'arrêter ça, tes affaires de. Parce que dans le fond, eux autres, ils se sont rabattus sur le fait qu'ils qu prenaient des, des、euh, Sparks usagés qu'ils faisaient venir、euh, par ici et qu'ils e revendaient.、Là. Mais c'est un peu joué avec le. Jouer avec les mots du point de vue de Chevrolet, j'imagine, l e s autres voulaient, ils attendaient un moment, pis je sais pas c'est quoi leur stratégie pis leur logique derrière le fait d'avoir attendu si longtemps pour la rendre disponible,、là. Mais il y avait sûrement une raison, fait que le fait. v a i t manqué de batterie ou quelque chose. <rire> c'est ça.、Bon, c'est peut-être une question de crédit. Aux États-Unis, il, il y a des lois pour ça, fait qu'il faut qu'ils fournissent des voitures aux Américains dans certains États pour avoir droit à leur crédit pis toute la patente. C'est peut-être juste, juste ça, vraiment, la raison, là. Ouais. pis u une question de coût de production, peut-être, pis u une question d'entretien, pis, u tu sais. c'est, c'est peut-être un peu plus compliqué,、là. Je sais, sais qu'il y avait deux, p e u e s foi, a i s je sais pas,、là. Ils ont, t o u t e s leurs raisons, là. Garde,、euh, ils sont pas la seule à pas se vendre au, au Québec, là. La Golf, la e-Golf se vend pas au Québec. La Fiat 500E se vend pas au Québec, elle se vend pas au Canada. Il y a beaucoup de choses qui devraient、t'sais. se vendre au Québec qui se vendent pas au Québec. C'est ça. Fait q u tu sais, s、okay. t'es pas les seuls à jouer dans cette,、euh, dans cette partie-là de, de, non, bon, on、raison. fournit pas le char, a u s s i C'est une des rares qu'il nous te disait quand même. o u i ouais, ouais. Ben, il nous teasait parce que il y en a qui l i m a i e n t pas. Elle était à côté. <rire> ouais, c'est ça, elle était à côté. Mais bon, il y en a d'autres à côté. La, la、oui. Fit a électrique est à côté aussi. La Mercedes B200 électrique est à côté aussi.、Oui. La E-Golf est pas tellement loin non plus. <rire> fait que c'est ça, on se fait titiller, mais on... c'est comme mettre une carotte au bout d'un bâton en avant d'un cheval. C'est comme garde ce que tu pourrais avoir, mais tu ne l'auras pas. Mais bon, ça va peut-être venir à un moment donné. Mais la Spark, au moins, on va l'avoir. Puis c'est une voiture qui est le fun à conduire. Fait que c'est une belle petite ajout à la flotte électrique du Québec. Tout à fait. Euh, un autre ajout, un peu particulier, celle-là, c'est、euh, le, le petit véhicule t w i z y que je ne sais pas si vous connaissez,、ouais. euh, qui est un, un tout petit véhicule deux places que j'ai eu la, la chance d'essayer, de, ça aussi,、euh, la dernière fois que je suis allé au Japon parce que j'étais à l'usine de Nissan, puis Nissan et Renault, c'est des, des compagnisseurs. C'est un, un tout petit véhicule, deux places,、euh, qui va être distribué、euh, par ici par、euh, le réseau Azra, ceux qui font les bornes de, de chargement.、Euh, le réseau de bornes de chargement Azra a obtenu l'exclusivité le, de, de vendre les véhicules t w i z y Je ne veux pas être méchant, mais on dirait une demi-Imiev. Oui, moi, effectivement, ça a q u e l'a caché. Ce n'est pas une、imieve. qualité, là. Non. non. C'est pas, pas hyper sexy comme genre. Non. Ben, en fait, je ne sais pas si le modèle qui va être vendu ici va être vendu、euh, exactement comme celui que j'ai essayé au Japon.、Euh, C'est clairement pas un véhicule adapté pour le Québec dans le sens où il n'y a aucune isolation.、Euh, moi, celui que j'ai essayé, il n'y avait pas de fenêtre latérale. Donc,、euh, c'était. Écoute, c'était pas. J'ai vu des côtes à côtes mieux équipées. Je ne sais pas qu'est-ce qui est visé. Le, le, la réalité du Japon, là, où le monde se promène、euh, plus en baissique、euh, que d'autres、oh. choses. Puis ici, c'est une autre affaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vise comme.、Euh, Envahir le comme marché des p o r t e u r s Oui, puis encore. Là, s t trop gros. C'est une b e l l e b e n oui, ça coûte une fortune cette affaire-là. Ça va être aux alentours de 17 000 Euh, avant les incitatives gouvernementales, parce que j'imagine que les, les incitatives vont s'appliquer là-dessus aussi, peut-être à une échelle moindre. Ça fait quand même pas loin d'une centaine de kilomètres, cette affaire-là. Ça a l'air d'autonomie. L'espèce la、euh... d'autoroute à côté d'un semi-trailer doit se sentir bien, bien, bien, bien, bien fort. b e n ça ne roule pas très vite. Il、euh, y a deux et... modèles. Il y en a un qui roule 40 km/h et l'autre 80 km/h. ce、ouais, n'est pas fait pour les autoroutes, c'est vraiment du transport urbain. On pourrait penser, je ne sais pas si c'est ça l'alignement, mais ça pourrait faire partie, par exemple, de la flotte de, on, Il y a eu une annonce qu'il y aurait un, un réseau d'autopartage électrique à Montréal. Peut-être qu'il pourrait y avoir, parmi des véhicules plus standards, quelques véhicules comme celui-là pour les gens qui se déplacent, par exemple, dans, du, je... du sud-est de la ville de Montréal puis qui s'en vont au sud-ouest. Je veux i r qu'en fait, Luc, ça se rapproche d'une cabine d'autobus avec des roues. Oui, mais l'avantage, <rire> c'est que c'est facile à stationner. Tu sais, oui, c'est、euh... facile à laver aussi. Oui, pour ouais. un réseau.、Ouais. Mais t un sais, u particulier qui s'achète ça, là, je m'achète ça pour stationner ça chez nous et、euh, l'utiliser pour mon usage de、euh, transport quotidien.、Euh, oui, peut-être dans le camping, mais en tout cas, tu ne t'embarques pas sur l'autoroute, tu ne vas pas ben ben loin. Là. Non. non, mais tu sais, quelqu'un avec un v e i l l è r Accrochant en,、ouais. en, ouais, en, ouais. en, en arrière, tu sais, un couple, il faut que tu sois juste deux. Tu sais, t e un VR, tu t'en vas en vacances en Floride, tu l'accroches en arrière, tu l'amènes avec toi.、T'sais. Au lieu de traîner,、euh, ta, scooter, je sais pas moi, ta, ta golf, tu traînes ça. Ouais, non, Ça pourrait être C'est ça.、Oui. ça. Mais je trouve juste que c'est pas tellement pratique, mais c'est peut-être un premier pas.、Euh, moi, s'il y avait annoncé la Zoé, j'aurais été plus excité que, ouais. que, ouais. que la, la t w i z y là. Ouais. Mais la Zoé, c'est une, une Nissan Leaf avec、euh, un plus beau body, mettons, là. Elle est un petit peu plus sexy.、Mm -hmm. C'est la c i r c u i e de la Leaf. Ouais, c'est ça. C'est、ouais. la s circuit de la Leaf. Mais il、euh... n'y a pas,、euh, de, de, de, de, de ce que j'en sais, il n'y a pas vraiment de, de plan en ce sens-là pour la, la Zoé ici. C'est dommage, j i r、euh, euh, a i s sûrement. En fait, c'est que la version actuelle de la Zoé semblerait. Qu'elle n'est pas conforme aux tests d'impact latéraux pour le Canada, puis en fait pour l'Amérique du Nord, puis que la nouvelle version de la Zoé, la 2.0, elle y répondrait aux normes européennes et aux normes nord-américaines. Oui,、ouais. j'ai juste, juste des gros doutes parce que est-ce que Nissan voudrait quelque chose qui, qui ferait ombrage finalement ben, en Amérique? c'est. C est... C est... Avec, le Avec le temps, je sais bien que ça fait très longtemps, mais le branding de Renault n'était pas super reluisant ici non plus. Non, non. des Renault Alliance des Renault encore. Des Renault 5. C'est probablement la meilleure chose qu'ils ont importée. Mais, mais ça, ça, reste, ça reste intéressant. Peut-être que oui, la Zoé serait intéressante. Encore là, si ce n'est pas vendu. À grande échelle dans des concessionnaires, puis c'est Azra qui, a, qui, qui en importe au compte goutte, puis c'est un peu plus cher que la l e a f mais c'est un produit niche un peu, tu sais. Ça pourrait être, ça pourrait ça être un intéressant. La carte d'agent de sécurité dans des centres d'achat luxueux. Non, mais ouais, la t w i z y peut-être, mais la, <rire> la, la, la Zoé pourrait être quelque chose non, qui、Zoé、pourrait être vendu au public. Oui. D'après moi, pour r avoir un marché. Fait qu'on belle... verra. Ben, mon Là, on dernier sujet. De、euh... que... Oui, vas-y, je t'écoute. Non, c est, c est, elle, sera, elle va se rapprocher probablement de la prochaine génération de Leaf aussi, fait qu'ils vont se ressembler assez, ça va-tu valoir la peine? Ouais. Moi,、bon, peut-être. Je sais que la Leaf,、euh, selon les rumeurs et selon les sketches qui sortent, aurait un, une allure plutôt différente de la, la voiture qu'on a présentement.、Oh, oui, Celle、ça. qui dort dans mon entrée. Mais... <rire> Avec mais, une、euh... calandre et un. Ouais, des p h a r e s un peu moins agressifs en arrière, des choses moi, comme peux, ça. Moi, je peux vous dire que la nouvelle, moi, je l'ai vue, hein, parce que je fais partie du、euh, Nissan Leaf Advisory Board, puis euh, donc euh, je siège、euh, une fois par année,、euh, j'ai des rencontres mensuelles là, par Internet, mais je siège une fois par année au Japon avec les ingénieurs et les designers de Nissan. Puis je l'ai vu, en fait, le modèle qui, au moment où nous l o n t présenté en décembre dernier, était le, leur dernier prototype, si vous voulez.、Là. Euh, je ne peux pas. Écoute, ils ne nous ont pas laissé de photos. On n'avait même pas le droit d'emmener nos téléphones cellulaires dans la pièce quand ils nous l'ont présenté. Là. Ben, je me demande pis, pourquoi. Puis、euh... ouais. <rire> la pile、ah, de disclosure、ça. que j'ai signée, que je ne comprenais pas ce qui était écrit parce que c'était en japonais, c'était assez impressionnant.、Là. Ils t'ont juste dit s i g n e ici. s i g n e ici, c'est ça. Non, il、ouais. y avait, avait quelqu'un qui nous expliquait, puis ça nous avait été envoyé、euh, d'avance. Mais les...、Euh, c'est très différent. Très, très, très différent de ce qu'on qu reconnaît.、Euh, tu sais, quand tu regardes une livre. Tu, si je te la montre pour la première fois, probablement que tu sais que c'est une Nissan parce qu'elle a une signature une Nissan assez forte. Là.、Ouais. Mais、euh, la nouvelle, c'est pas mal plus、euh, effacé la, la ligne traditionnelle Nissan dedans. Peut-être que c'est leur nouvelle ligne qu'ils veulent mettre en place, mais en tout cas, c'est. Les Nissans s'en v i e n n e t très a g r e s s i f d'avance. Oui.、Ouais. Ah, on, on change complètement de. de, de De registre. Puis,、euh, c'est drôle parce que je fais partie des quelques personnes qui ont vu, l e prototype qui, soit dit en passant, pourrait au final être、euh... Un peu pas mal ou beaucoup différent de ce qu'ils nous ont montré. en fonction de, fonction J'imagine qu'ils font des focus groups. p u i Nous autres, on servait un peu à ça aussi, là, leur donner notre impression. f a Ils t q u i vont peut-être faire des ajustements.、Là. fait que、ouais. Peut-être que même qu'à Sorte, ils m'ont dit que ce n'est pas pantoute ce qu'ils m'ont montré.、Là. Si tu rentres dans la pièce, tout le monde prend a connaissance parce que c'est、euh, lettre. Ou... Peut-être qu'ils <rire>、ouais, vont peut-être parce... faire des changements minimes. Je peux vous dire que dans le, le prototype qu'ils nous ont montré, Il y avait l'approche deux couleurs,、euh, qu'on voit chez certains véhicules, le capot d'une couleur, pas le capot, mais le, le, le toit d'une couleur, puis、euh, le reste du body d'une autre couleur.、Là. OK. p u、euh, genre qui a soul. Genre, ou genre qui a soul, ou genre. Les、euh, Cooper. Ouais, les Cooper. Puis ça n'a pas passé le test parce que ce n'est pas du tout un type d'auto. Le, le look. Pas que c'est pas beau, deux couleurs, là, on peut aimer ça, mais sur le, le, le look, la ligne du véhicule, c'était vraiment weird. Ça, ça c'était unanime. Pour, sur le comité, on est des gens. Il、euh, y a moi du Canada, il y a trois personnes des États-Unis, il y a quelqu'un de la Suède, quelqu'un de la Norvège, quelqu'un du Japon, deux personnes de la Grande-Bretagne, puis une personne de la France. Fait qu'on est culturellement, tu sais, les références visuelles des autos peuvent être un peu différentes. là.、Mm -hmm. euh, ça n'a pas passé nulle part. Tout le monde était <rire> unanime. Ça a été assez unanime. Puis quand on a réagi, tu as regardé les gars de marketing, ça regardait avec un sourire. Tu as une f a c e de Ah, c'était eux autres aussi. <rire> fait que d'après moi, on n'était pas les premiers à dire non. Tu sais. C'est ça. Fait que, que j'ai bien hâte de voir、euh, au final ce que ça va en dire, mais je trouve bien drôle de voir les rumeurs puis、euh, les g e n s c e que. Ce qui s'écrit un peu partout sur ce qu'elle pourrait avoir de l'air et qu'elle pourrait avoir comme caractéristique et tout ça, parce que ça nous a tout été présenté. Ça fait qu'on a quand même une bonne idée. L'autonomie aussi, j'imagine qu'ils ont une idée? Ou... Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des idées. C'était pas arrêté.、Okay. C'est toujours un jeu hein, de qu'est-ce qu'on peut faire versus le prix que ça va valoir et le monde va se m e ê t r e prêt à le payer. C'est sûr. sûr que tout le monde va avoir bien gros de l'autonomie puis bien gros ci puis bien gros ça, mais quand tu dis、oh, le char, il est déjà、euh, t'sais, pas loin de 30 000、euh, Euh, tu sais, mettons,、euh, 32, tu o t dépend a n t des modèles, là, tu sais, mettons, on fait un prix moyen aux entours de 30 000 Si on monte ça à 40, 45 000 mais qu'on te donne 350, 400 km d'autonomie, va-t-il être encore game de l'acheter, pis u le monde va encore l'acheter, tu sais. c'est oui, non, ça d e v r a i t être une option. s i、si、tu payes un modèle plus haut, ben, t'as plus d'autonomie, mais elle t'as pas mal plus cher. Ça peut être ça aussi, tu sais. Mais il y a plusieurs,、euh, clairement, pis le, le, pendant qu'on était là, Il y a le PDG de Nissan qui, qui avait fait juste la semaine avant sa déclaration disant que sa prochaine génération aurait assurément aux alentours de 300 km d'autonomie. Quand on regarde ce qui se parle pour les,、euh, la concurrence, là,、euh, la Bolt et tout ça, c'est assez, assez target. Là, est, on a entendu parler de la Bolt après, mais c'est assez t a r g e Pas mal de Target avec les annonces qui ont été faites chez Nissan aussi avant. Non,、ouais, c'est pas mal.、Euh, la prochaine étape, c'est vraiment pas mal ça, 300 qui a m d autonomie. C'est probablement ce que les compagnies ont dit. C'est acceptable côté prix de production, côté prix de vente, côté autonomie. Ça devrait faire la job pour satisfaire le monde. Il、euh, y a juste Ford qui n'a rien dit à la date, mais il y a des rumeurs q u à l o Sangel, e s il présenterait quelque chose. Fait qu'on attend. À voir. C'est ça. Voir. Ça s'en vient. Euh, donc, j'ai hâte de voir ça la prochaine LIFE.、Euh, tu penses quoi des rumeurs, toi, d'un modèle mitoyen avant la, la prochaine? Il y a des rumeurs qui disent que Nissan pourrait sortir la l e a f présente、euh, avec une autonomie de 250、ouais, €. Ça v o f f r i r une meilleure batterie. Pour、euh, ouais, la SL. J'ai vu ça. La SL aurait une, auto, une, une pile de quelque chose comme.、Euh, Je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai lu. C'était-tu 280 kWh, quelque chose du genre? Là.、Euh, je ne me rappelle plus.、Euh, C'était-tu ça? j En me rappelle, e tout cas, j'ai vu comme deux, trois, trois、euh, pitchs qui ont. Officieusement, nous avons entendu dire que, mais ils plusieurs personnes ils ont entendu des choses officieuses, puis ils n'ont pas entendu personne dans la même affaire. Fait que ouais, on se、ça. demande toujours d'où ça naît. Ils ont entendu、là. quelque chose, ils ont signé une grosse pile de disclosures. Oui, ont... c'est ça. Regarde, ce... ça se peut. Moi, ce que je peux te dire, c'est que quand ils nous ont présenté le nouveau modèle, ils l'ont toujours, au Japon, présenté comme étant le modèle 2017. Okay. Fait que、euh, s'il y a de quoi de nouveau, la 2015,、euh, c'est ça que je conduis, elle、euh, est sortie. La 2016、euh, va probablement sortir. Ça serait celle-là, peut-être, qui serait mitoyenne. Donc, le, le body actuel ou le look actuel, mais avec quelques améliorations, dont peut-être au niveau de la pile. Possible, c'est possible, mais、euh, ouais. c'est, en tout cas, ça n'a même pas été abordé dans les discussions quand on était là-bas. Peut-être pas parce que ça se peut pas, peut-être juste parce qu'il focusait sur le design de la nouvelle et voulait vraiment avoir nos inputs là-dessus. Fait qu'on a vraiment plus parlé de ça. Mais、euh, ça se pourrait, c'est pas,、euh, pas fou. Ça, c'est juste que... de voir c'est qui le premier qui va sortir une voiture avec 300 km d'autonomie. Parce que、ouais, c'est pas parti pour être Tesla. Euh, je parle d'une voiture abordable. abordable、ouais. C'est pas parti pour être Tesla parce que le m o d e l X n'est pas encore sorti, puis ils n'ont pas une, une réputation d'être r a p i d e r a p i d e Fait que la m o d e l 3, c'est quoi? On est à deux ans, peut-être trois ans de la m o d e l 3, ouais, théoriquement.、Exact. Là, on aurait GM qui disent l'année prochaine la Bolt,、euh, Ford qui va annoncer, mais bon, ce n'est pas encore produit. Nissan, qui, bon, on pense que c'est 2017, fait que c'est un an après la Baute de Chevrolet. Quoique la Baute, c'est supposé être fin 2016, là, fait que la Baute et la Livre ne sont peut-être peut pas loin l'une de l'autre. Oui, exact. C'est ce que、fait. je pense, moi, que ça va sortir pas mal、euh, proche l'une de l'autre. Puis、euh, ouais. ils se talonnent un peu là-dedans. C'est pas mauvais, ça mène,、euh, ça mène concurrence. Oui, toujours bon de la compétition. <rire> oui, oui, oui. Écoute, il reste un sujet qu'on t'a parlé en ouverture, puis、euh, qu'on qu ne peut pas ne pas parler, qui est、euh, l'annonce du Mac Oder.、Euh... Qui est sorti、euh, comme étant une grosse nouvelle tantôt. Là. Ouais, la simili-annonce. La simili-annonce, simili oui, c'est ça. Qui en mais... est une, mais pas parce qu'il n'y a, a rien de signé, mais il, il est très confiant. C'est ça, c'est ça. Tu sais, on connaît le m a r c a d è r e、euh, En fait,、euh, je pense qu'il l a refait de lui-même. C'est quelqu'un de positif, puis il n'y a, a jamais de problème, puis、euh, tout est toujours réglé. l Remarque, à date, on n'a pas trop à se plaindre. Il est assez proactif, on ne peut pas dire le contraire. Non, non, non.、Euh, Il est, très, il, est très, euh, il est très réceptif et, et、euh, Simon-Pierre pourrait t'en parler plus que moi parce qu'il a parlé longuement avec Joe、euh, oh, Encoder.、Ouais, il, il, euh... il est allé avec la Formule E de Miami. <rire> oui, exact. Ouais. Fait il y a beaucoup et il en a parlé、euh, au Grand Rassemblement.、Euh, Branchez-vous aussi、euh, à l'île Saint-Hélène、euh, dans son speech. Il est revenu là-dessus, comme quoi, que sur la piste à côté, ce qu'il veut, c'est de la Formule E. C'est dans son discours depuis longtemps. là, il en parle comme s'il y avait une entente de principe q u i reste 5 les papiers s i g n é là. Tu sais, il reste u à passer chez le notaire, là. Alors, on, on, on a dit au propriétaire qu'on l'achète la maison, mais il faut passer chez le notaire. Fait que. À moins qu'on trouve des vis cachées entre temps,、euh, le, le deal est fait. C'est un peu ça qui l se trouve à dire. Oui, c'est ça. Puis, il、euh, n'y a pas de date officielle. Par contre,、euh, il s'aligne、euh, selon、euh, ces dires pour septembre 2016. Ça va-tu pouvoir avoir lieu là ou pas? 2016, c'est l'année prochaine. L'infrastructure qu'il faut mettre en place pour recevoir un événement comme celui-là,、euh, on a l'expérience avec la Formule 1. Avec la Formule 1, il y a sûrement.、Euh, Euh, certaines mécaniques p u i s、euh, des, des systèmes d'alimentation en électricité pis u tout ça qu'il faut adapter pis u il doit falloir、euh, adapter les installations pour recevoir tout ça. Fait que je sais pas le temps que ça peut prendre pour préparer ça, mais il semble assez confiant. C'est sûrement pas une mauvaise nouvelle pour faire rayonner Montréal pis u donner,、euh, à Montréal et au Québec, là,、euh, une figure de proue en, en mobilité électrique. Pis u moi, ce que je trouve le plus trippant en entour de tout ça pis u c'est pas propre au fait qu'elle soit à Montréal ou ailleurs, c'est que là-dedans, comme dans le monde de la Formule 1, la recherche et le développement qui se fait à ce niveau-là,、euh, permet des avancées extraordinaires, pis permet de faire avancer, e、euh, t développer des technologies qu'on récupère après ça dans les véhicules grand public, pis、euh, qui se fait, là, à, à coup de millions et de milliards, qu'on n'aurait peut-être pas les moyens, ou qu'on aurait, mais qui prendrait beaucoup plus de temps. Fait que ça, ça stimule, pis ça génère,、euh, beaucoup de R&D. Fait que, tu sais, s'ils développent une nouvelle batterie, ou une nouvelle façon de, De faire fonctionner des,、euh, des systèmes électroniques qui gèrent les véhicules électriques, puis qu'on peut en bénéficier par la suite, ben tant mieux. Puis、ouais. les gens de Saint-Lambert ne feront pas de pétition parce que ça fait trop de bruit.、T'sais. Non, c'est plutôt, silen... plutôt、ouais. silencieux. Pas Donc, totalement, mais pas mal plus. Pas mal plus. Mais,、ouais. Moi, j'ai hâte de voir parce que c'est quand même, ben, présentement, les, les villes qui présentent une course de Formule 1, ça c'est un groupe sélect, il n'y en a pas tant que ça. Euh, p u i s l'année prochaine, ça va devenir intéressant, parce que cette année, c'est, vraiment réglementé, c'est le même châssis, le même moteur, le même, tu sais, t c'est tout le monde a le même matériel. Tandis qu'à partir de l'année prochaine, c'est un peu un free-for-all, c'est que tu peux faire ce que tu veux, pis u là, le R&D de chacune des écuries va rentrer en ligne de compte,、ouais. Ça va devenir,、euh, ça va devenir assez intéressant. La seule question que je me pose, c'est que,、euh, la plupart, j'ai pas suivi toutes les courses de Formule 1, j'en ai regardé quelques-unes. Mais, normalement, ça se passe au centre-ville et non pas sur une piste dédiée. Donc, théoriquement, c'est-tu le circuit g é l e v i l l e n e u v e qui serait l'endroit où la course se tiendrait? Ou, si on est supposé faire ça au centre-ville de Montréal, c e s t oui, il va falloir régler le problème d e n i d de p o u l e parce que... <rire> effectivement, effectivement. Ben, peut-être que, tu sais, je te disais que la, la Formule E, g a i n'ai... Comme la Formule 1 génère de la recherche et développement et de l'amélioration technique. Peut-être que dans notre cas, ça va être des améliorations dans les rues en vue du Grand Prix et on va en bénéficier par la suite. Peut-être, mais ça, ça pourrait être intéressant de faire ça au centre-ville. C'est juste, t e s a faire un circuit qui aurait de l'allure. On pourrait recréer le film, le film Driven, avec, ça, Driven avec Sylvester Stallone, qui passait, <rire> passait dans le tunnel Ville-Marie. Il Caché derrière un p i c k u p Oui,、voilà. ouais, c'est ça. Puis、euh, <rire> les couverts de canal, le v e n é z e r c'est ok. On pourrait recréer ce film-là, peut-être. Peut-être q u e c e s t r a i t sûr que c'était là o n était un visionnaire. Il a déjà vu une course qui se passerait dans ce tunnel-là, puis ça va arriver. Euh, euh, je s a v a i s que c'était un génie, mais qu'on faisait juste pas le savoir. C'est ça, il le cache bien. Très, <rire>、ouais. très, très bien. <rire> ben, écoutez, messieurs, c'était un peu ça, mes sujets pour、euh, ma première. J'espère que j'ai passé le test. Oui, oui,、euh... ça a très bien été. Fait que,、euh, i l se passe tellement de, de, choses en deux semaines, là, surtout depuis quelque temps. Il y a beaucoup, beaucoup d'actualités, beaucoup de trucs qui bougent,、euh, dans le monde des véhicules électriques. Là, j'ai vraiment fait une petite récapitulation de certains,、euh, certains faits majeurs des, d e r n i è r e s semaines, mais,、euh, j'ai beaucoup de sujets dans, dans ma poche en arrière, si on veut, euh, euh, élaborer plus sur certains sujets, là,、euh, lors d'un, prochain podcast, là, on, Je vous proposerai des trucs, puis je pense qu'on va pouvoir avoir、euh, du plaisir avec ça. Ben, c'est parfait. Fait que、euh, non, merci, c'est très intéressant. Puis oui,、euh, tu reviens.、Euh, tu, je te l'ai dit, tu reviens, tu reviens quand tu veux. <rire> T'es、euh, super gentil. Donc, l'émission, on va finir l'émission là-dessus pour, pour cette semaine. Si les gens veulent, veulent vous rejoindre, comment font-ils ça? On va commencer par notre petit nouveau Martin. Si les gens veulent te rejoindre, comment, font, comment ils font ça? C'est super facile. Martin en commercial avec.ca, A-V-E-Q.ca. Parfait, puis sinon ils peuvent aller lire vos chroniques sur le site de l'Avec.、Oui, c'est le... pas mal toi qui gères le, le, les publications sur le oui, site. Oui, je suis responsable、cherche. de la publication puis webmestre, là, donc au www.avec.ca. C'est、euh, une tonne d'informations sur les véhicules électriques, autant l'actualité puis les nouvelles que l'information sur、euh, ce que c'est un véhicule électrique, comment ça coûte, comment l'obtenir. Comment le charger, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on débute là-dedans, Fait que les gens qui veulent le savoir un peu plus, qui seraient peut-être prêts à faire le saut. Il y a des forums de discussion aussi où on peut échanger avec une foule de personnes qui sont des utilisateurs qui peuvent répondre. Et il y a également, fait très intéressant, une section qui permet、euh, du parrainage. Donc,、euh, il y a des gens dans votre région. p e u v e n t vous parrainer, vous faire essayer leur véhicule électrique puis répondre à vos questions. Donc,、euh, c'est du vrai monde, ce n'est pas des employés, c'est des, des, des bénévoles qui ont mis leur nom sur notre site en disant si quelqu'un dans mon coin veut venir essayer ma voiture, je vais lui faire essayer puis répondre à ses questions. Ça fait que C'est pas mal le fun. Vous allez faire un petit tour puis、euh, regarder ça.、Ouais, c'est très bien. Moi, j'ai ramassé、oh, j entre dirais, e 80 et 90 de mon information quand je magasinais sur,、euh, sur le site de l'AVEC. ça fait que C'est une, une bonne place à aller. Si、euh, les gens veulent te rejoindre, toi,、euh, l'autre Martin. Bah,、mmh. sur la, la plupart des réseaux sociaux, par mon nom, Martin Sagala. Et toi, Jean-François? Sur、euh, Twitter, jfouilleux. Parfait. Moi, si vous voulez me rejoindre, ben, sur、euh, Twitter, c'est Askalazormo. Il y a aussi le compte du Podcast Auto qui est app Podcast Auto. Il y a le site podcastauto.ca où vous retrouverez、euh, les émissions.、Euh, finalement, Puis, si vous voulez、euh, lire mes chroniques, ben, c'est sur le blog de Kijiji. C'est fr.kijijiblog.ca dans la section. véhicule. Donc,、euh, merci à tout le monde d'avoir été là cette semaine.、Euh, beaucoup de petites choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois pour、euh, le podcast. On, on grandit. On va avoir de nouveaux collaborateurs et tout ça. e、euh, t puis peut-être une diffusion sur une radio web. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc,、euh, ça, ça, ça, ça grandit. La, la famille s'agrandit. Puis on espère que vous allez continuer à nous écouter. Euh, si vous voulez nous écrire, ben, vous pouvez toujours nous écrire à lepodcastauto à gmail.com. Si vous avez des questions, commentaires, ben, ça va nous faire plaisir de vous lire. Donc, là-dessus, je vous dis merci et à la prochaine. Bye. Bye. Salut. Salut.